Offre soumise à condition. Merci d'écouter Vivacité, il est 11h. L'actualité l'actualité avec Delphine Vreux, bonjour. Bonjour, nouvelle fusillade dans une discothèque en Floride. Encore très peu d'informations, mais le bilan provisoire est de deux morts et entre 13 et 17 blessés. La boîte de nuit accueillait une fête d'adolescents. On ne sait rien de l'auteur ou des auteurs de cette fusillade. Il a actionné sa bombe et a blessé 12 personnes, dont 3 grièvement. Le réfugié syrien de 27 ans voulait entrer dans un festival de musique dans le sud de l'Allemagne, à Hansbach. Sans ticket, il a été refoulé. Pour le ministre de l'Intérieur de Bavière, Il est fort probable que l'attaque soit un attentat suicide islamiste, mais ce n'est pas encore confirmé. 2500 personnes assistaient au concert. La bombe a explosé devant un centre, un restaurant du centre-ville. Le suspect est mort. Il avait séjourné dans une clinique psychiatrique. Il était connu de la police pour des problèmes de drogue et sa demande d'asile avait été rejetée il y a un an. Évacuation aussi d'une station de métro ce matin à Londres Un véhicule suspect a été repéré à Golders Green Dans un quartier où vit une importante communauté juive Dans l'avion, pour Rio, premier gros départ, groupé pour les athlètes belges qui vont nous représenter aux Jeux Olympiques. Un tiers de la délégation s'est envolé, soit une cinquantaine de personnes. À bord, les hockeyeurs ou encore les nageurs. Et parmi eux, Fanny euh, Lecluise. Ils auront une dizaine de jours pour encaisser le décalage horaire moins 5 heures, puisque les JO débutent le 5 août. Et si, Et si vous gagnez un hôtel sur une île tropicale du Pacifique Les propriétaires qu'on peut qualifier d'heureux propriétaires voudraient retourner en Australie pour vivre plus près de leurs enfants. Alors au lieu de vendre leur établissement de 16 chambres ils organisent une tombola mondiale le gagnant raflera tout le prix du ticket, 45 euros il faut quelqu'un qui aime la chaleur qui aime rencontrer les gens du monde entier C'est de l'aventure et un gros changement, reconnaît le propriétaire. Au départ, il avait prévu de vendre au moins 50 000 tickets pour organiser sa tombola. Ce sera beaucoup plus et le tirage au sort, a priori, ce sera demain. On va partir sur les routes. Info avec Adrien Demet et c'est calme. C'est assez calme dans l'ensemble, effectivement, peu de problèmes trafic. Un accident tout de même qui vient nous être signalé sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à retour de Lonsin, kilomètre 84.5. L'entrave n'est pas connue, donc si vous passez par là, il a constaté 0848 400, c'est gratuit. C'est en direction de Bruxelles, cet accident. Et puis par ailleurs, pour accéder à la frontière française venant de Courtrai sur le 17, vous perdez environ 25 minutes à partir de Halbeck Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et puisque c'est calme sur les routes, un air de vacances tranquillement avec Stéphane Pierbeuf. Eh oui, on a même sorti les lunettes de soleil, quoi qu'on n'en a pas vraiment besoin aujourd'hui. Aujourd ça va aller. <rire> Peut-être à la mer tout à l'heure. Merci Delphine Vreux rendez-vous à midi pour le prochain point sur l'actualité.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 avec Stéphane Pieboeuf. Bon bah ça y est, nouvelle semaine qui commence. Certains sont partis en vacances et sont déjà revenus. Certains ont le teint allé, on le voit. Vous l'avez peut-être constaté euh, au boulot. Certains collègues arrivent, ils sont tout grands, ils sont solaires, lumineux. Et puis euh, pour vous, c'est peut-être bientôt les vacances. Euh, quoi qu'il en soit, pour tout le monde, ça va être les vacances jusqu'à 13h, c'est sûr. C'est l'été sur vivacité et on parlera de météo. La météo de vos vacances avec De Nicolas. On appellera les people qui sont en vacances. Ce sera Grand-Georges qui était au Franco il y a quelques jours. Et puis Jean-Louis Lahaye aussi, en deuxième partie. Et puis bien sûr, les tubes de l'été. Et tout à l'heure, on va lever les paillassons, sortir les balais, les, euh, les serpillères, car il y aura... machine avec euh, Maldon alors il nous reste euh, bah, une heure pour apprendre le zouk hein. Sylvain qui réalise cette émission je ne sais pas du tout danser le zouk, je ne sais pas si vous de l'autre côté de la radio vous pouvez danser le zouk dites-le nous parce qu'on ne sait pas comment ça marche mais en tout cas on en profitera avec Maldon tout à l'heure un air de vacances sur vivacité je prends les choses comme elles viennent sans jamais trop me poser de questions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 que j'étais du bon côté, les autres en enfin, face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. roule moi les pelles, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir.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 say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 un air de vacances. Il est 11h10, c'est l'heure de l'apéro et de notre premier tube de l'été, c'est la SketchUp avec Acer Les paroles de cette chanson racontent l'histoire d'un gars qui s'appelle Diego qui a ses habitudes dans une boîte de nuit, je ne sais pas, c'est peut-être le macumba, le nom n'est pas connu, et à chaque fois que celui-ci débarque sur la piste, le DJ lui lance sa chanson préférée qui est... Rappers Delight du groupe Sugarling Gang, dont les paroles originales en anglais euh, racontent ça, hein, ce que vous entendez là sur Vivacité. Et c'est devenu une version un peu yaourt espagnole de Last Ketchup avec Acereré, Ra, Teché, Enfin, on va écouter la musique et le clip est sur vivacité.be. Le tube de l'été de l'année 2002 était sur Vivacité, c'était de Ketchup Song, il est 11h13, je vois au loin avec son chapeau de Nicolas, il est au bar de la plage en train de siroter un bon cocktail, je vais vite aller le chercher parce qu'on a besoin de lui. La météo des plages et de vos vacances, c'est dans quelques instants sur Viva, le temps pour nous d'écouter un vrai coup de cœur, Matt Simons, souvenez-vous de Catch and Release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 Da-da-dum-dum-dum, -dum da-dum-dum-dum, -da da-dum-dum-dum. -da -dum.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 Gets into your body, flows right through your blood. Can tell each other secrets and remember our love. Da da -dum da -dum da da da L'album Catch and Release de Matt Simons Tout à l'heure, les people en vacances Nous appelleront Grand Georges qui était au Francofolies Il y a à peine quelques jours Les Franco qui bah, se sont terminés ce week-end Vous les avez vécus sur vivacité Et je le vois, il rentre dans le studio Avec son beau chapeau Panama Ce sera Denis Collard pour la météo de vos vacances Dans quelques secondes Sold, solde, de monstre aux meubles Mailleux, c'est le meilleur moment de l'année pour réaliser de bonnes affaires. Infos et promotion sur meublemailleux.com Nouvelle Fiat Tipo 5 portes à partir de 13 200 euros, 4 ans de garantie inclus. Il en faut peu pour recevoir beaucoup. À découvrir spécialement aux établissements Constant, constant Liège et constant Warem, la passion du service.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 Et c'est une nouvelle semaine qui commence, il est en super forme et ça nous fait plaisir de l'accueillir. de Nicolas. bonjour. Filons au littoral, est-il possible de prendre un bain de soleil là-bas Bonjour Stéphane, et eh bien oui, ce sera tout à fait possible aujourd'hui avec une semaine qui démarre pas trop mal sur notre littoral. Il y avait un petit peu de nuages bas ce matin et c'est en train de s'évacuer pour laisser la place à de belles éclaircies pour l'après-midi. On attend une moyenne de 21 degrés sur nos plages et une température de l'eau qui reste de l'ordre de 18 degrés. Le vent sera discret aujourd'hui. On peut parler d'une petite brise mais qui ne sera pas gênante. Et du coup, eh bien, depuis La Panne jusqu'à Knok en passant par toutes les autres station balnéaire de notre littoral. Les conditions seront donc dans l'ensemble bonnes pour ce lundi. Et vous êtes nombreux à nous demander la météo de vos vacances. Il vous suffit de vous inscrire hein, si vous souhaitez partir et que vous souhaitez connaître la météo. Vous envoyez la destination et les dates de votre séjour par SMS au 3063 pour un demi-euro l'envoi de message. Cap sur La Rochelle où Bernadette et Jean se rendent demain, Denis. Nous sommes sur la façade atlantique de la France. Et oui, La Rochelle dans le Poitou-Charentes, célèbre aussi pour son fameux festival des francophiles, tout comme à ce pas et eh bien à partir de demain eh bien, les conditions seront bonnes dans l'ensemble il y a des passages nuageux donc ce sera quand même un petit peu nuageux en arrivant mais demain on attend jusqu'à 26 degrés à la rochelle mercredi on aura le petit paradoxe d'avoir euh, peu de nuages mais 23 degrés ce seront les valeurs pour jeudi et vendredi avec un partage entre nuages éclaircis mais pas de pluie par contre euh, la chaleur revient dès le week-end samedi dimanche et lundi on attend une Une moyenne de 26 à 27 degrés sur la façade atlantique du moins plus précisément à La Rochelle. Allez, vous pouvez retourner au bar boire un bon cocktail euh, Denis et puis euh, je viendrai vous chercher tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission pour faire plaisir à euh, des auditeurs qui partent dans les prochains jours. Il y a du monde au balcon sur Cité ce matin. Voici Fanny Neguesha, elle est belge et aussi number one 1, 1, 1. C'est mis d'accord, t'étais pas fait pour ça. Toutes ces histoires de love, très peu pour toi. T'as des plans à côté, t'as le choix en effet. Fais pas genre je t'ai grillé, j'ai plus que ça. Faut pas que tu mélanges tout, y a elle et puis y a nous. Faut pas que tu mélanges tout, je vois pas ce que tu comprends pas. Montrer tout ce que les autres n'ont pas juste une est que tu comprends Pas trop tôt, t'es des paroles, tes petits mots, c'est fini, c'est fini mon numéro, je me le compterai à zéro. T'es tes paroles, tes petits mots, c'est fini, c'est fini. sur Vivacité. C'était calme à 11h et c'est toujours calme sur les routes, posons la question à Adrien Demey, bonjour Adrien. Bonjour Stéphane, et bien dans l'ensemble, effectivement c'est toujours bien calme sur notre réseau routier tout de même cet accident survenu il y a un petit temps sur le 40 bruxelles aix la chapelle à autour de Longsaint que l'accident s'est produit, autour du kilomètre 84.5 c'est la bande de gauche qui est neutralisée ça ralentit d'ailleurs à l'approche de Longsaint, à l'approche de cet accident vers l'Allemagne, et puis euh, pas mal de problèmes de trafic pour accéder à la frontière française via le 17 venant de Courtrai, vous perdez à présent pratiquement une heure hein, une cinquantaine de minutes perdues à partir de Marc jusqu'à la frontière en direction de la France Eh ben, Bon courage si vous êtes concerné par ces embouteillages ça fait euh, au moins une heure de plus à notre écoute pour votre plus grand plaisir bien sûr Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Une photo, une date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 Un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore, ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tue le temps, tant et tant qui le perdent ou le passe, tant qui se ment, tant les rêvant des instants de grâce, où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. We know Il est c'est pas ile pustek, ile ta, ile de ile ta, ile ta, ile et Les plus belles voix sont sur Vivacité, celle de Céline Dion ce matin, encore un soir. Et on écoute aussi beaucoup Grand-Georges sur Vivacité, un petit peu partout sur la bande FM pour notre plus grand plaisir. Il est avec nous par téléphone dans les People en vacances. Bonjour Grand-Georges Bonjour Alors on doit dire grand, on doit dire Georges ou Grand-Georges euh... Alors, on doit dire Grand Georges, parce que, enfin, voilà, c'est mon, mon nom de famille, en est, fait. C'est devenu mon nom famille. de scène. Voilà. Voilà. Et on peut connaître votre vrai prénom ou c'est confidentiel? Ah oui, oui, non, non tout à fait, je m'appelle Benjamin. Benjamin euh, Grand Georges, voilà. donc, bon, ben, on va vous appeler Grand Georges. Euh, pas de problème. Comment ça va après les Franco? Vous y étiez le 20, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Ah non, c'était chouette. On a passé un très bon moment. Je crois que, que vraiment, c'était un, c'était un chouette concert. Et puis, euh, Et puis, bon non, depuis, euh, j'avoue, j'ai pris 24 heures après pour euh, profiter un peu des franco. J'ai été voir quelques concerts que j'avais envie de voir le lendemain. Oui euh... C'est un peu ça les vacances quand on est nomade euh, comme vous euh, J'imagine que le planning est assez chargé pendant l'été ou, ou vous arrivez voilà, quand même à partir malgré tout Le, le planning est chargé euh, en ce moment mais là j'ai pris 24 heures. J'avais vraiment euh, je crois, besoin aussi de ces 24 heures mais je partirai un peu plus sans doute euh, euh, pour là faire une, une vraie pause. C'est nécessaire de temps en temps de prendre une partez -vous bonne vraie vous pause. Et euh, partez-vous Je pars dans le sud de la France faire de la voile. J'ai besoin d'être assez seul donc je, je pars quelques jours euh, en... Ouais, vous êtes un peu non, Antoine comme ça alors Il euh, y a peut-être qu'on a quelque chose en commun. C'est vrai qu'Antoine, c'est drôle, on a fait les mêmes études. Ah bon et, ouais. et, puis, euh, et puis lui a choisi une voie, moi une autre. Mais, mais non, c'est très drôle. Mais, enfin, quelques années d'intervalle évidemment. <rire> mais mais c'est vrai qu'en tout cas, on partage cette passion, je crois, de la voile. Ouais. Quel était votre meilleur souvenir de vacances Ouh, mon meilleur souvenir de vacances, je crois que oui, ça se passe certainement sur un bateau ou, euh, ou sur une montagne, j'avoue je, je, qu'il y en a tellement, mais, euh, mais euh, non, des très très bons souvenirs. Je me souviens quand euh, on faisait beaucoup des traversées euh, entre les îles de Méditerranée euh, à la voile, quand on était enfant, et ça c'est des très bons souvenirs de famille, c'était chouette. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel Euh, plutôt camping, mille fois camping Ah bon pourquoi L'ambiance euh, les Parce que je crois que j'aime beaucoup être très libre euh, oui. Et camping Enfin euh, voilà, je, ou, ou bivouac Ça c'est vraiment mon ah truc oui, va, voilà oui. ça, ça J'aime beaucoup euh, partir Avec sa tante euh, De quoi manger, euh, de quoi euh, se réchauffer Un peu et puis euh, marcher puis à un moment se dire ah ça c'est un beau spot euh, C'est beau Euh, mmh. on a un bel endroit pour mettre la tente c'est parti ça c'est vrai que c'est vraiment mes, mes vacances de rêve et c'est de la voile il y a ça aussi en commun vous gros. êtes un peu scout dans la malheur. je suis un peu oui peut-être on peut dire ça comme ça en tout cas, en tout cas scout aventurier, ou en tout cas, aventurier ouais. et voilà la météo idéale pour vos vacances avec une température ah, j'aime bien quand il fait chaud j'aime beaucoup quand il fait beau euh, que le ciel est bleu Mais mais mais, mais, mais, mais, trop trop chaud, c'est pas forcément très agréable non plus. Non, mais j'aime bien quand il fait beau et chaud, je pense comme beaucoup de gens. Ouais, et ben bon, il y en a qui supportent pas la chaleur. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait, moi j'adore quand il drache. Ouais, quand il drache vraiment, vraiment, vraiment mal, quoi. Non, non, ouais. À l'heure de l'apéro, avez-vous un cocktail ou une boisson particulière préférée Ah, euh... J'avoue que j'aime beaucoup euh, un bon gaspacho. Quand il fait beau, c'est toujours frais, c'est très agréable. C'est désaltérant, rafraîchissant euh, aussi. Voilà. Le plat préféré Mon plat préféré. Ah, je vais vous surprendre, mais mon plat d'été préféré, c'est des. Vous mettez juste des courgettes dans l'eau, mmh. vous les mettez 10 minutes dans l'eau, mmh. vous les faites refroidir, vous les coupez en deux, vous mettez de la vinaigrette, vous mettez ah, ça au même. frigo. C'est magnifique. Ok, c'est Pourquoi pas Et vous avez assez d'une courgette ou il en faut deux, trois. Non, non, il en faut quelques-unes. Et Puis après, ouais. non, mais après, on peut mettre quelques petits fruits, des bouts de melon, des choses comme ça. Non, non, des choses très fraîches. J'avoue, l'été, j'aime beaucoup manger des, des fruits, et des choses comme ça. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat ou alors un autre parfum Ah, moi, j'aime les sorbets. J'aime bien les sorbets. Mmh. Donc euh, sorbet citron, par exemple, j'aime beaucoup. Sorbet aux euh, fruits rouges, des choses comme ça, ça j'aime bien. Chez nous, mmh. en Belgique, dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances Euh, oh, je, pense, je crois que les Ardennes c'est un endroit, justement j'y suis resté 24 heures aussi pour ça parce que j'ai profité un peu, je trouve hyper calme comme région, c'est vallonné, c'est vert, c'est calme, il y a plein de choses à découvrir, puis là il y avait les Franco aussi donc c'était l'occasion de profiter un peu de ça, mais euh, voilà je crois que les Ardennes c'est un chouette endroit, j'aime bien. Votre station balnéaire préférée chez nous en Belgique quand vous partez à la mer, vous allez plutôt à Knock ou à La Panne Alors, je ne vais, je, je vais pas très souvent à la mer en Belgique, pour être tout à fait franc. Mais par contre, euh, non, j'ai le souvenir d'avoir été au Coq une fois, et je trouvais ouais. ça plus joli, plus beaucoup plus joli que Knock, pour être tout à fait franc. <rire> <rire> ok, vous aimez la nature, hein on a bien compris, on a bien cerné votre personnage, euh, Grand-Georges. Est-ce euh, qu'on va vous voir encore en concert avant la fin de l'été, ou, ou c'est terminé pour, pour vous Alors, non, non, il y a encore beaucoup de dates, là, on joue euh, dans quelques jours... Euh... Euh, à tourner ensuite on va passer au BSF qui est à Bruxelles, oui. ensuite il va y avoir pas mal de dates je crois, on va à Namur pour les solidarités, euh, le Ward in Rock euh, on... Puis ben, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de dates je crois qu'elles sont toutes sur mon Facebook mais, euh, mais non, non va... l'été sera encore chargé, j'ai juste réussi à caler une petite semaine de vacances au milieu de tout ça oui. mais euh, l'été va être chargé euh, avant, la, avant la reprise de l'automne Oui j'allais dire, il va falloir patienter avant d'aller dans le sud de la France et profiter du triathlon provençal Malheureusement Oui. C'est ce que c'est le triathlon provençal <rire> Non, c'est sieste, boule, pastis. Sympa. Ah, parfait, ça. Effectivement, ça donne du rêve. En tout cas, je non, non ça donne du rêve et j'ai hâte et je souhaite à, à beaucoup de gens d'en profiter. Eh bien, profitez bien de tous vos concerts. On sera là pour vous applaudir avec tous les auditeurs de Vivacité. Profitez bien de vos vacances. Merci, Grand Georges. À bientôt. Vous aussi, au revoir. Merci. Rosanna en 1982, c'était le groupe Toto. De 13h à 15h sur Vivacité, l'été du bon côté avec Émilie de Kegel. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane. Comment ça va Moi, ça va super bien. Mais oui, vous êtes, <rire> mais vous êtes toute jolie avec votre robe magnifique. Ah, oh, écoutez, on a sorti les petits pois. <rire> oui, les petits, les petits pois, mais pas les carottes. visiblement. Non, non, non, ça, ça sera pour midi. <rire> Alors attention, tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe Ouh, petit pigeonot, un dis petit donc. pigeon. Euh, mais pourquoi le pigeon En fait, je comprends pas. Hein. Alors, euh, c'est très personnel. Hein. Ah. Merci beaucoup Sylvain qui est au taquet. Non, nous allons parler des, des phobies aujourd'hui. Euh, plus particulièrement. Peur du pigeon. Alors moi, je suis ornithophobe. Voilà, je, je, je, je me confie à vous. J'ai peur des oiseaux. Euh, on va peut-être en parler si c'est la même que la vôtre, mais on va surtout s'attarder sur une peur qui peut être très embêtante à l'occasion des, des vacances. C'est la peur de l'avion. Ah oui. L'avionophobie ou Qui n'a pas peur de l'avion Bah moi. Vous n'avez pas peur de l'avion À chaque fois vous montez dans un avion, tout va bien se passer. Si, ça va mais aller. Euh, oui non, Allez, Celui moi, qui stress cas, pas ne stresse suis... pas de fusque un tout petit peu en avion, enfin je ne sais pas. Mais non, jamais. jamais, jamais, jamais. Je ne pense oh pas. Ouais. Je ne pense pas au pire qui pourrait arriver. Alors vous peut-être. Ouais. Vous n'avez d'ailleurs jamais pris l'avion. Vous l'avez pris une fois et maintenant vous vous dites plus jamais. Je pense d'ailleurs à notre ami et collègue Philippe Joniaux qui ne part pas en vacances parce qu'il a la trouille de ah l'avion. Bon Alors il existe plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour vaincre sa peur. Euh, il y a des stages. Il y a par exemple des stages Qui sont, euh, qui sont créés euh, une espèce de clinique si vous voulez, euh, sur euh, l'ancien site de l'aéroport de Charleroi et ouais. nous allons en parler avec nos auditeurs qui ont peur ou non, qui auront des anecdotes à, à nous euh, faire partager mais on va en parler surtout avec euh, Noël Skeppers qui est psychologue et qui va peut-être essayer de nous aider à savoir et de comprendre ce qui se passe ouais. un peu dans notre tête Donc peut-être qu'après l'émission vous n'aurez plus peur des pigeons Ah j'espère C'est ah bon, qu -ce quoi ça C'est un avion ça C'est un, un avion réaction. touristique hein, à mon avis C'est un Césna. Oui, c'est ça, c'est un voilà. petit avion, mais c'est chouette ça. Et donc, dit, si les auditeurs ouais. qui ont une peur quelconque et ou de l'avion ont envie de, de partager, oh euh, venez nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission ou par SMS également. Vous pouvez voilà. nous envoyer un pigeon voyageur. Bon heureusement. Possible. Oui, un pigeon voyageur ou une bouteille bon, à la mer bien sûr. Euh, bon, merci Émilie. Rendez-vous donc entre 13h et 15h. On va Ce essayer. sera l'été du bon côté euh, avec des avions, des pigeons et des phobies sur Vivacité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 Avec la musique de Milo dans un air de vacances, voici howling at the moon et puis juste après il y aura Daniel Balavoine mon fils ma bataille. Where did the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 That summer will be... Daniel Balavoine et tout à l'heure ne manquez pas après l'été du bon côté l'émission vivre ici entre 15h et 17h avec Marc Vernon euh, il sera avec toute son équipe à la foire de Libramont et de sources non officielles euh, j'ai appris qu'ils étaient partis vendredi soir en tracteur pour s'y rendre donc on leur souhaite bonne route ils sont peut-être à l'écoute et à l'approche de la foire de Libramont. en tout cas l'ambiance sera très bonne Dans l'émission tout à l'heure, entre 15h et 17h, vous avez des enfants, vous souhaitez avoir les bons plans pour les occuper durant cet été, surtout quand il pleut. Eh bien, la conso sera là avec Aurore Salsano. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be slash investir. AXA, réinventons la banque.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 Et oui, ce sont les vacances et pour certains parents, c'est aussi le synonyme de casse-tête pour occuper les enfants, surtout quand il pleut. Alors voici quelques idées avec vous Aurore Maman, papa, je m'ennuie. C'est une ritournelle que certains parents connaissent par cœur. Pourtant, il existe tellement de choses à faire avec les petits loups. Ce qui fonctionne très bien et qui permet de rassembler la famille autour d'une même activité, c'est la cuisine. Prévoyez des recettes simples avec des ingrédients que vos enfants aiment. S'il fait beau, invitez-les à organiser un pique-nique à l'extérieur pour profiter de leur mets. Et s'il pleut, vous faites la même chose. À l'intérieur, une nappe étendue dans le salon, quelques assiettes en plastique et des serviettes à poids et vos enfants seront transportés dans un autre monde. En parlant de temps de pluie, n'hésitez surtout pas à jouer les aventuriers à l'intérieur. Quelques coussins empilés, une couverture par-dessus et votre salon se transforme en cabane de Robinson. Vous pouvez aussi organiser une chasse au trésor dans la maison, cacher des objets à retrouver, faire des énigmes simples qui mènent au goûter, placer des objets dans un sac et faites découvrir de quoi il s'agit par le toucher. Autant de petites choses simples qui devraient vous faire passer pour un super papa ou une super maman. La pluie c'est aussi le moment idéal pour fabriquer des choses à l'intérieur et en profiter à l'extérieur quand il fait beau Pourquoi ne pas construire par exemple un cerf-volant Il en existe en kit dans les magasins de jouets et de bricolage Mais vous pouvez aussi facilement trouver sur internet un plan et des instructions de montage Et c'est pareil pour les bateaux ou les avions que vos enfants adoreront faire fonctionner au jardin ou au parc quand le temps sera redevenu beau Une idée de bricolage facile à réaliser également, ce sont les cartes postales. Trouvez du papier blanc assez rigide, découpez-le aux dimensions d'une carte et faites-la décorer par votre enfant avant de l'envoyer pour de vrai à la famille ou à ses copains. Si vos enfants sont du style scientifique, jouez aux petits chimistes avec eux. Mélangez par exemple des colorants alimentaires dans de l'eau, des colorants que vous pouvez ensuite mélanger entre eux pour obtenir de nouvelles couleurs. Et par la suite, ils peuvent même boire cette eau qui aura parfois une drôle de couleur. Il existe aussi des expériences toutes simples à retrouver sur Internet. Enfin, histoire de se préparer aussi un peu pour la rentrée, vous pouvez aussi opter pour un cahier de vacances adapté au niveau de l'enfant. De un cahier qui reprendra également beaucoup d'activités ludiques parce que les vacances, c'est surtout fait pour s'amuser. Merci beaucoup Aurore Salsano et je vous mets 11 sur 10 pour la séquence conso et on se retrouve bien sûr demain avec d'autres bons plans de l'été. Voici Marc Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. Them hood girls, them good girls, straight masterpieces. styling, violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. <laughs> Caught the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire. Hallelujah. Girls hit you, Hallelujah. Girls hit, Girl, hit you, Hallelujah. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause I'll tell Punk, don't give it to you. Cause uptown funk Punk, don't give, give, give it to you. Saturday night, and we in the spot. Don't believe me, just why? Some nigga in it, like a sip Your hallelujah. Mm. girl, I said you're hallelujah. que vous aimez tout l'été sur Vivacité avec les tubes de l'été aussi, Zouk Machine dans quelques instants, ce sera après l'information, et puis la météo des plages et des vacances, euh, la météo de votre lieu de villégiature, il vous reste à présent quelques minutes pour demander à Denis Collard quel temps fera-t-il sur votre lieu de vacances, si vous partez les prochains jours allez-y, c'est par SMS au 3063 vous pouvez nous demander la météo des plages de vos vacances 3063, ça vous coûte 55 centimes d'euros, l'envoi de message Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. Ah oh quoi Ah, oh, de bon vite, euh, Planète Litry Planète Litry Bien dormir, c'est capital. Planète Litry chaussée romaine à Warham. Planète Litry Ouvert ce dimanche. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. vivacité il est midi. Place à l'information avec vous, Delphine Vreux. Bonjour, s'agissait-il d'un attentat islamiste Un Syrien de 27 ans a actionné sa bombe hier soir en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Il a tenté de rentrer dans un festival en plein air où étaient rassemblées 2500 personnes. Comme il n'avait pas tiqué, il a actionné l'engin devant un restaurant. L'homme est mort, il a blessé 12 personnes, 3 sont gravement atteintes. Et selon la police, des pièces de métal ont été ajoutées à l'engin explosif. La demande d'asile du syrien avait été refusée, l'homme souffrait aussi de problèmes psychiatriques. Fusillade à nouveau en Floride. Fusillade au pluriel. Plusieurs échanges de tirs ont retenti notamment sur le parking d'une boîte de nuit dans le sud de la Floride puis à plusieurs endroits de Fort Myers. Premier bilan, deux personnes mortes et entre 14 et 16 blessés. La boîte de nuit accueillait une fête d'adolescents. Une personne a été interpellée. Et toujours aux États-Unis, la convention démocrate débute aujourd'hui à Philadelphie. Elle va durer quatre jours. Hillary Clinton en ressortira officiellement candidate à l'élection présidentielle. Sauf que la méticuleuse organisation démocrate a été chamboulée. La présidente du parti a dû démissionner hier après la publication de 20 000 messages. Le ton dans les emails montre un mépris certain ou la méfiance des responsables du parti envers Bernie Sanders, ex-rival d'Hillary Clinton. Il y est même qualifié de menteur Bernie Sanders était plaint dès le début de la partialité de son parti. Mais ce soir, il doit prendre la parole à cette convention pour montrer un parti démocrate soudé. Rio, les voilà, une partie de la délégation belge est en route pour le Brésil Les JO débutent dans 11 jours Dans cet avion, l'équipe de hockey ou encore les nageurs Mais quelques-uns sont déjà partis il y a plusieurs jours Alors pourquoi partir si longtemps avant le début des compétitions Écoutez la réponse de Luc Rampart, porte-parole du comité olympique belge Mais déjà il y a le décalage horaire, il y a 5 heures de décalage, donc il faut s'acclimater. On dit toujours qu'il faut environ un jour par heure de décalage, donc c'est vraiment pas, je dirais, superflu de partir suffisamment tôt pour être tout à fait en forme au moment, au moment du jour J. Après ça, oui, c'est vrai qu'il y a la chaleur, l'humidité à laquelle il faut s'adapter, mais ça met moins de temps, je pense, que le décalage. Le porte-parole du comité olympique belge au micro de François Zaliski. Et on ne va pas vraiment revenir sur la terre ferme. Le Solar Impulse boucle sa dernière étape, le Caire à Abu Dhabi. L'arrivée, si tout va bien, est prévu demain. Fin d'un projet qui a mis 15 ans à voir le jour cet avion, je vous le rappelle. vol à l'énergie solaire sans la moindre goutte de carburant. Il a commencé son tour du monde en mars 2015. Pour cette état, dernière étape, c'est Bertrand Picard qui est aux commandes. Écoutez, de son appareil, il raconte ses meilleurs souvenirs de vol. La première traversée de l'Atlantique avec un avion solaire pour un qui Charles rencontré Charles Gimbert qui était en un enfant. C'est vrai que c'était extrêmement symbolique, c'était fantastique pour moi. Il y avait un autre moment, qui, quand j'ai pu parler à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, depuis le cockpit de Solar Impulse au milieu du Pacifique. Là, c'était quelque chose de fantastique aussi, parce que c'est pour ça que j'ai créé Solar Impulse. C'est pour que ce soit une plateforme de promotion pour ces technologies propres. Donc ça, c'était des moments marquants. Et je pense que le vol dont je me rappellerai toujours, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est le dernier, c'est le vol ultime, c est, c est, Pour lequel euh, je pense qu'il y a le plus de suspense parce que il faut que celui-là un sinon tous les autres n'auront servi à rien. Bertrand Picard dans les airs est interrogé par Florent Surner. Et sur la route, des départs vers la France, Adrien Demet. Oui, c'est euh, cette approche de la frontière française qui reste compliquée. On y est habitué maintenant. C'est surtout sur l'E17 que ça pose problème euh, en ce moment. C'est euh, E17 qui vient de Courtray, ça commence à ralentir à partir de Marc. Comptez une quarantaine de minutes perdues jusqu'à la frontière française. Et puis euh, sur l'E40 venant de Yabek également, une dizaine de minutes perdues à partir de Hadinker jusqu'à cette frontière française. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances, on continue on retrouve bien sûr Stéphane Pébeuf. Et c'est jusqu'à 13h, heure à laquelle le journal vous sera présenté sur Vivacité. Gréphel. Les soldes XXL, la qualité et le service Greffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. Krefel. Le beau vélo de Ravel C'est au Vivacité. Mais oui Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Pieboeuf. Nous en parlerons du beau vélo de Ravel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y étiez, mais euh, à Nivelles, il y avait une sacrée ambiance. C'était samedi. Toute l'équipe euh, et vous qui étiez sur place, on s'est quand même vraiment bien amusés. Alors la prochaine étape, ce sera Maurice Nett, Et on en parlera avec Adrien Jovenot et euh, Cody tout à l'heure dans l'émission Autre tube de l'été. Il arrive dans quelques instants. Oui, oui, on est en train de préparer le, la platine là, et, le, et le vinyle. Euh, ce sera Zouk Machine et, et Maldon. Et puis de Nicolas reviendra pour la météo des plages de vos vacances et puis on appellera un people en vacances il s'agira de Jean-Louis Lay. Un air de vacances sur Vivacité I'll make it quick for you Flashing my feelings is not what I'm the best at. I, I've never thought of many things that I should. There were are on my lips, time's In your heart, gonna break it with my arms Whenever you feel sad In times of dark days Going through bad patch Just gone, take my hand I care too much about yours Let you get down I always stay around Pain in your eyes, the chains in your heart. I'm gonna break it with my arms. I care too much about yours. Let you get down. I always stay around. Happiest men on earth c'est Broken Back. Happiest Allez par ici euh, les torchons, les serpières les paillassons, d'ailleurs c'est un cocktail le paillasson, c'est euh... Tequila Pastis Malibu ou c'est Pastis Tequila Malibu, je ne sais plus. Hein Lequel est le paillasson ou la serpillère, le, le sketch des inconnus là Vous Non Ça ne vous dit rien <rire> Il faut aller voir sur internet, on va se le remettre. Ah non, ça s'appelle les branleurs, le sketch des inconnus avec... Euh... Bonjour Francis Samus, euh, je vais prendre un paillasson moi. <rire> si, si, je vous jure, c'est Pastis Tequila Malibu, c'est pas une blague ce que je raconte. Bon, euh, ça nous éloigne de notre tube de l'été, quoique Bon c'est quand même nettoyé tout ça. Mais c'est du zouk, zouk machine avec Maldon un groupe de filles originaire de Guadeloupe qui avait à l'origine été fondé par, euh, par Joël Ursoul qui euh, va quitter rapidement le groupe pour continuer une carrière solo dont le point culminant restera une deuxième place au concours Eurovision de la chanson en 1990 avec le titre White and Black Blues que lui avait composé d'ailleurs un certain Serge Gainsbourg. Mais c'est la même année que le reste du groupe connaîtra la consécration avec Maldon la musique dans la peau que l'on retrouve sur leur deuxième album du même nom. Voici Zouk Machine sur Viva avec les tubes de l'été, Zouk Machine, c'était Maldon, la musique dans la peau, on l'a et on continuera de l'avoir avec euh, dans un instant Adèle, il y a aussi Florent Pagny et puis Denis Collard qui reviendra pour la météo de vos vacances. Viva Vivacité Matin, dès 4h30 avec Bernard Dewey, les meilleurs moments des émissions de la veille et bien sûr toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée.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 Rendez-vous chaque soir du 29 juillet au 28 août à l'Abbaye pour un spectacle monumental haut en couleur et gratuit. Info tourdesites.be Avec les fromages, les bières et le cidre de Val-Dieu, l'avenir Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. For new Lover, c'était Adèle sur Vivacité. La météo des plages et de vos vacances, c'est maintenant avec Denis Collard. Denis, direction le paradis ou presque. Les Cyclades, quel temps pour Santorin, nous demande Janine Heureux qui comme Denis fit le tour du monde de la météo pour trouver finalement l'archipel de Santorin où aujourd'hui c'est ensoleillé dans l'ensemble mais à partir de demain et jusqu'à samedi ce sera quand même assez nuageux, faut bien le reconnaître et du coup et eh bien euh, il fera pour euh, cette partie là de la Méditerranée euh, bah, pas froid, non on aura de 26 à 27 degrés généralement mais euh, ce ne sera pas trop trop ensoleillé de lundi à vendredi par contre euh, à partir De samedi et puis surtout dimanche, on reviendra à un plein soleil avec des températures alors de 27 degrés. Mais voilà, donc euh, petit coup de mou pour euh, l'archipel de Santorin pour l'instant, mais pas de quoi s'en faire. Les jours meilleurs sont là, et puis de toute façon, même si c'est nuageux, on note quand même 26 à 27 degrés. Il faudrait pas se plaindre, non plus, <rire> c'est sûr. Denis, attention, <rire> je vais falloir annoncer du beau temps maintenant parce que nous sommes chez le parrain. Oui, voici une offre que vous ne pouvez pas refuser Denis. D'après le film, nous allons là où les femmes sont plus dangereuses que les coups de fusil. Direction Palerme, en Sicile mon cher Denis Collar Corleone ma, mon petit, tu ne manques pas d'audace de demander comme ça la météo de chez Corleone. Mais les choses ne vont pas trop mal. C'est vrai que sur Palerme et sa région, eh bien, on a quelques nuages. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais. <rire> voilà, et eh bien dès demain il n'y en a plus Et on notera déjà 28 degrés avec un beau soleil 29 pour mercredi et jeudi Et puis ça devrait même passer au-delà des 30 degrés à partir de dimanche prochain Voilà donc de quoi découvrir cette région Si riche en découvertes locales Et qui vous tend les bras tel le parrain attendant son fils repenti. <rire> On dirait tout, vous, Stéphane. Oh, merci beaucoup, Denis Collard. Excellent. La météo des plages et de vos vacances, vous pouvez la demander hein, par SMS au 3063, ça vous coûte 50 centimes d'euros l'envoi de message, ou alors c'est gratos si vous passez par le site internet vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances, et puis le formulaire, contactez-nous. Terre entière, en vouloir, puisse taire. D'avoir laissé jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour, une femme, dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules. Comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force, retrouve de son écorce, les plaît les plus profondes. Puis un jour une femme fait sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre parce qu'elle porte le monde. D'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Jour après jour vous redonne confiance, de toute sa patience vous remet debout. Peut-être, et surtout l'envie d'être, ce qu'elle attend de vous, et un jour une femme dont le regard vous pôle, vous porte sur ses épaules, comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force. Son écorce les plus profonds pour pleines les plus profonds et un jour cette femme met sa main dans la boue pour vous parler d'un autre parce qu'elle porte le monde et jusqu'au bout d'elle-même vous trouvez you Seconde, et jusqu'au bout du monde. Une femme, c'était Florent Panier. Dans quelques instants, les people en vacances, un people. On va contacter Jean-Louis Lay pour savoir ce qu'il fait pendant l'été. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabankbe investir. AXA, réinventons la banque.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 Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Kéboeuf. Ouais, Un an de plus que je me caille, ah, ah, je meurs de froid, ah, Un an de plus et je me taille, ouais et je rêve de te voir, les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas, les nuits sans toi, sans fois revenir sur mes pas. Ouais la vie ne s'est pas mais je te vois, ouais chaque fois plus proche de moi. Des heures des jours des mois, je ne sais pas Si moi de moi tu t'es toujours là. La vie nous pas mais je te vois, et chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus et malgré moi, je restais loin de toi, ah. ah oh. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais rien, rien de pour toi, les nuits sans toi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans fois revenir sur mes pas. Ouais la vie nous sépare, pas, je te vois, et ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des moi je ne sais pas si loin de moi t'es toujours là. Oui, well, la vie nous pas mais je te vois et chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, c'est toujours là. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma pour graver à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma pour gravée à tout jamais. Plus le temps passe plus je sens oh moi ces choses là qu'on ne se dit pas.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 Mon petit pays, c'était les frérots de la Vega. Et c'est Jean-Louis Aé qui est en vacances, dans les people en vacances. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, c'est pas très bien Mais ça va très très bien et vous êtes merveilleux, j'espère que les auditeurs aussi sont en pleine forme. C'est magnifique pour l'instant Belgique. Et vous allez me poser la question, mais où allez-vous ouais. Je prépare un petit voyage pour euh, la des Black, euh, Loire-Atlantique, euh, paysage merveilleux, mer parfois un peu déchaînée, pas loin de, de, de, de, de, de l'histoire, quelque part de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Ouais. Donc, euh, un endroit passionnant. Ah, question impéca... Oui, il y en a quelques-unes quand même. Euh, quelle est la ah. chanson qui représente le mieux pour, euh, pour vous l'été euh... <rire> Alors, moi, je dirais Paradise, The Coldplay, hein, ouais. dans un certain style, et puis ouais. alors, euh, Sous le Sunlight des Tropiques. Ah, de Gilbert Les Montagnier, d'accord. Ah oui, c'est complètement différent, bien sûr. Bah, évidemment. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel Alors moi, je dirais, euh, pour avoir testé le camping, que je suis plutôt hôtel, vous voyez <rire> Parce que bon Et en plus, vous avez vu, avec les intempéries, vaut mieux être hôtel. Hein, vous avez moins les pieds dans l'eau. Oui, bon, ceci dit, on a quand même eu quelques jours de beau temps et de forte chaleur la semaine dernière. Ouais, bien sûr, mais comme ça, vous avez la clim dans l'hôtel, donc vous êtes encore plus tranquille. ça vrai. je voudrais quand même remercier l'âge son, ouais, que je suis souvent, pip ouais. ah, oui. oui, oui. Me qui me met là vraiment une ouais. musique merveilleuse. Bon enfin, je préférais Coldplay. Ouais. Bon, bah voilà, on va, on va mettre Coldplay. Quel a été votre meilleur ouais. souvenir de vacances, Jean-Louis <rire> mon meilleur souvenir de vacances. C'est que j'en ai tellement que euh, j'ai de la chance, hein, oui. je suis un petit garçon vernis moi, hein, que je ne pourrais pas en pointer un seul, mais euh, je dirais que quand je vais plonger avec des amis euh, qui se reconnaîtront, c'est toujours un vrai, vrai bonheur d'aller à la, à, la, à la rencontre non seulement de l'amitié, de l'aventure, mais aussi de, de, de profondeur euh, parfois inexplorée. Quel, quel, quel type de profondeur, euh, dans, dans quelle mer avez-vous déjà plongé on a quand même fréquenté quelques-unes, euh, à peu près. Alors, je vais pas faire trop le malin, mais à part euh, Arctique et Antarctique, j'ai eu la chance de fréquenter quelques, quelques mers euh, de, de cette magnifique planète qu'on appelle la planète bleue, et c'est pas pour rien. Oui, la ouais. météo idéale pour vos vacances, c'est... Euh, c'est comme tout le monde, hein, orage, vent, bourrasque, si possible. Ouais, donc finalement, euh... vous pourriez rester en Belgique, vous, euh, pendant l'été En complé... Non, vous savez quoi, je vais vous, vous avoue un truc. Quand il y a trop de beau temps, à la fois ça m'agace, je me réjouis de rentrer en Belgique et d'avoir un peu de pluie. Moi, j'aime mon pays parce que c'est le plus beau du monde et puis parce que aussi la pluie, bah, elle, fait... Elle, fait... elle fait partie de nous ouais. et de nos gènes. Donc moi, la pluie, ça ne me dérange pas forcément. Alors euh... l'apéro, est-ce que vous avez un cocktail ou une boisson particulière que vous adorez Le ah, jean, évidemment. Le jean. jean. dans tous les sens. Ah, mais c'est une horreur. Il faut même faire attention avec ces boissons-là, ça peut être dangereux. Et votre, fantastique. Votre plat préféré de l'été <rire> euh, bon, Le barbecue entre amis, évidemment, bien sûr. Ouais, le, le, le pont vieux barbecue. La glace, vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou alors un autre, un autre goût un autre Alors goût. moi je vous avoue un truc, j'habite.. Euh, J'habite en xb et là-bas, euh, les fraises sont juste euh, une tuerie. Ah bon. euh, donc moi, je vais les acheter, euh, je ne vais pas les acheter au magasin, je vais les acheter carrément chez le, chez le producteur en direct. Et euh, c'est inimaginable de passer un été sans fraises. Chez nous, ce serait presque une hérésie. Et dans quel endroit, justement, chez nous, en Belgique, vous sentez-vous en vacances euh... <rire> Alors, je vais vous répondre à un truc terrible, c'est que voilà, je suis un mec qui est tellement formidable que euh, quand je décide d'être en vacances, là où je suis, je suis en vacances. Mmh. Euh, sous une pierre, à côté d'un arbre. Euh quand j'essaye d'être en vacances, je suis en vacances et j'avoue en plus que mon petit chez-moi je suis, je suis très bien là, donc euh, voilà, je, ça peut être chez des amis dans mon petit... dans ma, toute la Belgique est pour moi un endroit où on peut passer les vacances formidables, il suffit d'être bien entouré pour que les vacances commencent, même quelques heures. Votre station balnéaire préférée chez nous Ah j'ai pas de station balnéaire préférée, ça c'est impossible ça. moi j'aime bien aller dans des endroits il y a trop, ouais, où il n'y a pas trop de monde, trop de monde le ouais. tourisme de masse n'est pas trop développé donc station balnéaire et moi c'est Pas possible. D'accord, donc vous partez pas souvent au littoral, en tout cas, Bah pas à Blanquer-Berbois si y au stand. Voilà, c'est ça, voilà, c'est j'avoue, voilà, j'adore, il ya plein d'endroits qui sont euh, fantastiques en Belgique, voilà, le béton, à côté de la mer du Nord, c'est pas forcément ce que je préfère, voilà, c'est tout. Mais ça peut être un endroit absolument charmant pour beaucoup de, de, de, de nos compatriotes et c'est tant sûr. mieux. Il y en a qui préfèrent l'Ardenne, c'est peut-être vous ça. Ben, par exemple, moi j'aime bien, bien aller dans, dans l'Ardenne profonde. Maintenant, je lis station balnéaire, machin, côte mer ouais. du Nord. Ça, non, et alors limite même, ça me. Voilà, prime un petit peu. Ouais. Donc je préfère aller dans des endroits où c'est un petit peu plus euh, aventure, machin, hasard. Ok, bah, on a noté tout ça. Vous Merci pas beaucoup. pas Bon Absolument pas Jean-Louis, euh, on vous souhaite d'ailleurs de bonnes vacances. C'est un contraire sur la station balnéaire. Non, il y en a qui aiment bien la mer, je peux comprendre qu'il y en a qui... aiment. Non, bah, écoutez, voilà, la, la mer Attention, voilà. Voilà. Y a euh, mers, Vous êtes plutôt sanglier que bon. Mouette, écoutez, c'est votre problème. Si seulement c'était un problème, ça <rire> <'était> une solution. <rire> Peut-être. Oui, je veux dire. <rire> vacances, <rire> bonne vacances Jean-Louis, à bientôt. Voilà, vous avancez tout le monde de ma part, à bientôt, Yo. you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 Will well, I talk to you soon I'll tell you it's alright Like in the good old times One we kissed under the moon But for now, on and on I'm keeping on Looking for a new land Since I've been gone all well, I'll chase down All the lights of my hometown of my hometown Town avec Florent Brac, c'était Goldaz et Florent Brac sera sur le podium du beau vélo de Ravel. Euh, ce sera le 30 juillet à Morosnet, c'est-à-dire ce samedi. Et justement, nous allons nous, nous y rendre dans quelques instants avec Adrien Jovenot pour vous présenter cette étape de Morosnet. Ce sera juste après Cœur de Pirate et Mistral gagnant. La 3 présente Spa 2016. Avec La Biche. Diderot. Beaumarchais. Mais aussi Alain Béronnebault. Véronica Mabardi. Céline Delbecq. Yasmina Reza. Frédéric Lorion. Nicolas Ancien. Bon le Festival de théâtre de Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique l'Avenir et Vivacité. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9. Le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Et la deux présente. Je suis supporter. Ik ben supporter. Je suis supporter. Ik ben supporter. Nous sommes supporters. Comme Jean-Michel, Tia, Charline, Kimoulet Borlé, vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix. Top It's, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations, 5 congélations Top, Top de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour facilement ouais. nous remplir. Top It's, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Top It's.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 Jusqu'à 13h, vivacité un air de vacances. Va masseoir sur un banc, 5 minutes avec toi Et regarder les gens tant qu'il y en a À parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les, les murs, qui s'est surtout guéri mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. On piquet chez le marchand, sac et minto, Caramel à franc. Et les Mistral gagnants. A marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi. Et regarder la vie, tant qu'il y en a. Te raconter la terre, en te bouffant des yeux. Te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godas et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars notants et les coco -boer. Et les vrais roux qui nous coupaient les lèvres Et nous niquaient les temps Et les mistrales gagnants Dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnant. Et les Mistral gagnants. Mistral gagnant, cœur de pirate sur Viva. Le beau vélo de Ravel, c'est au vivacité. Et le but du beau vélo de Ravel, c'est de vous faire découvrir à vélo nos beaux coins de Wallonie. Et ce samedi, c'est du côté de Moresnet que toute l'équipe vous emmène pédaler. Mais où se trouve exactement cette commune de Belgique Petit cours de géographie et d'histoire d'ailleurs avec monsieur le professeur Adrien Jovenot et son élève Cody. Bonjour Adrien Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous, amis de Vivacité, fans de Cody, qui est là tous les lundis, Cody. Tous les lundis, je suis là, mais je ne vous quitte plus. Oui, pour parler euh, des étapes du beau vélo de Ravel, nous serons samedi à Moresnet. Est-ce que vous savez où se trouve Moresnette Eh bien, je ne connais pas bien Moresnette, rappelez-moi. C'est dans l'est du pays, c'est du côté des trois frontières, près ah, des Pays-Bas, oui. de l'Allemagne... Ah oui. Et, et de et la... la chapelle Oui, oui, oui, oui, oui aux ah frontières oui. aussi de la Flandre et de la Wallonie Dans l'ancienne Prusse ah oui. Alors on vous donne rendez-vous là Au pied du plus haut et du plus long Viaduc ferroviaire du Benelux Ce vaillant centenaire, construit au cœur de la Première Guerre mondiale, est devenu un trait d'union entre la Belgique et les pays de l'Est. C'est aussi le point de départ de notre balade de 36 km qui vous emmènera du château de Beusdal au cimetière américain dit de Henri Chapelle, en passant par les mines de plombières le long de la gueule. Ah oui. Cette rivière douce et violente, étrange et merveilleuse, qui a inspiré Johnny Hallyday d'ailleurs. oui, évidemment, quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma <rire> Si tu veux de la payer, euh, oui, je rends la monnaie, attention. <rire> Vous serez des nôtres samedi ben, Je serai là, j'espère je que Johnny sera là aussi. En tout cas, on aura Guy Lemaire qui sera euh, sur mon tandem et Helmut Lotti en concert ah. gratuit à l'arrivée. Helmut qui est euh, très très populaire dans cette région du pays euh, avec son smoking, sa, son nœud papillon, sa chemise blanche. Le crooner euh, du le couneur des Flandres. Oui, le chéri de ces dames, il vous fait un peu d'ombre. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est vrai qu'il est bien loti. C'est <rire> pas mal. Merci, Cody. On reparle de cette étape du beau vélo de Ravel. Évidemment, demain sur Vivacité. Avec plaisir. Et en plus d'Elmout il y aura également le groupe Xamanek. Ah, Elmout Lottie. Mais ça va être un bon moment. Ah, oui. Donc, en plus d'Elmout, il y aura Xamanec qui vient de se produire au, au Franco de Spa et puis Florent Brac qu'on écoutait il y a quelques instants sur Vivacité si vous voulez tout savoir sur le beau vélo de Ravel rendez-vous sur vivacité.be par exemple c'est gratuit hein, de participer au beau vélo de Ravel sachez-le et d'ailleurs le brunch il y a un brunch hein, des, des 9h eh et bien il est offert il est gratuit pour les 2000 premiers donc euh, voilà si vous le voulez tôt et que vous venez nous rejoindre un à à Net, eh bien vous pourrez profiter de ce brunch gratos avec une ambiance d'enfer, les concerts gratuits venez au beau vélo de Ravel en forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel et voici Enrique Iglesias maintenant, Duel El Corazon c'est encore une chanson pleine de vitamine D je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 del frío que tal Duel El corazon, c'était Enrique Iglesias qui, est bien sûr, vend le Tip Top Vivacité. Il est classé huitième du Tip Top. Et là, je vous emmène dans le Schweizer Hit Parade. Nous sommes en Suisse, c'est l'équivalent du Tip Top, mais en Suisse, qui est diffusé sur la radio SRF 3, hein, ou DRI. Et David Guetta occupe la cinquième place cette semaine avec Zara Larsson pour This One's For You. Imani est quatrième. Take off your Chez nous, 9e, toujours Imani, hein, du euh, Tip Top, euh, Drake et euh, Kayla One Dance, numéro 3. Le numéro 2 du Schweizer, ipad et Alvaro Soler et en numéro 1, je vous le donne en mille, c'est... Yeah demain, on prendra la direction d'un autre pays, je sais pas, peut-être l'Espagne, ça nous intéresserait de, de savoir si les mêmes hits sont, sont numéro un là-bas, ou, ou peut-être l'Italie, ou un autre pays, je ne sais pas, Emily de Kegel, un pays comme ça. L'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. Eh bien, je vous défie de trouver le hit parade, le tip-top de, de l'Azerbaïdjan. Si vous le trouvez avant demain, je vous promets, on diffuse le top 5. Ça va, super. D'accord. On fait noté. confiance. Bon, allez, installez-vous, et pendant ce temps-là, voici, Abba, take a chance on me. If you change your mind, Take a chance on the first in line. On the ice, feel free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your no place to go, when you're feeling down. là-bas ah avec Take chainson Me sur Vivacité. Émilie de Kegel est là avec l'été du bon côté qui arrive oui. dans un instant avec les phobies les phobies de l'avion Alors il y a les, phobie les phobies de, de l'avion enfin la phobie de l'avion qui concerne énormément de gens. On va en parler jusqu'à 15h. On va essayer de surtout voir comment faire pour la vaincre y survivre, pouvoir prendre l'avion pour partir en vacances, pourquoi pas et on va aussi essayer de voir un petit peu quelles sont les autres phobies existantes. Par exemple si je vous parle de l'algophobie euh, L'algophobie, je ne sais pas. Alors c'est mmh. la peur de la douleur, ça c'est bien typique aux hommes, hein. ça, a toujours avoir peur d'avoir mal avant même que l'aiguille s'approche à 3 ah, km ça, de votre moi, la eh ben, ouais. bah, je suis Ah ça moi j'ai la phobie, je suis comme ça moi. Ah, je suis algophobe. Oui, oui, si je vous parle de l'acrophobie. Euh, la, la peur de... de, de le vertige peut-être Ouais, ah, exactement. Ah ouais. Okay. Ah, exactement. Alors, on va par contre prendre des risques hein, en disant... Euh, alors là, c'est moi qui vais... Non, dites-le, tiens, celui qui est souligné en vert, je vous en prie. Alors, euh, c'est l'hexacosiohexcontatexaphobie. <rire> c'est la peur du nombre 666 exposant 31 <rire> Non, 666, c'est le chiffre du diable. Ou alors, ah. vous avez aussi la triscaidecaphobie. Ça, c'est la peur du nombre 13. Ah oui C'est dingue ça quand même. Et alors il y a des phobies pour tout le monde. Euh, il voilà, y a les phobies du clown, phobies des poissons, phobies des oiseaux, phobies des chevaux, phobies de la couleur verte. Voilà, Il y a des phobies pour tout. Vous n'avez pas la météophobie La météophobie, alors ça dépend des jours. S'il y a ah. beaucoup de nuages, oh, j'aime pas non plus. Bah, pas écoutez, non plus. la réponse c'est dans un instant à savoir si vous allez euh, avoir peur avec euh, Denis Collard qui arrive. Par contre, vous... on n'a pas peur de Denis. Hein. Non, non, bah, bien non, sûr non, que non. non c'est pas non, de non, sa non, faute ou pas. Que... D'ailleurs, il s'appelle le parrain aujourd'hui. <rire> <rire> <rire> voilà. Et, euh, et puis après vous, après l'été du bon côté. Nous serons en direct de la foire de Libramont avec Vivre ici et Marc Vernon. Il paraît qu'ils sont qu'ils y ont été en tracteur. Ah oui. J'espère qu'ils sont bien et là, arrivés. Là, il ne faut pas être agoraphobe. Sera à 15 h non, effectivement. Dis votre partenaire pour l'été. Solaire, Mini Format Premier Soin. Tout est chez Di. Dis, faites-vous plaisir.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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, les 13 heures. La foire de Libramont s'achève aujourd'hui avec les concours de chevaux de trait. 7000 personnes ont signé la pétition l'agriculture, une question de vie. On devrait vérifier la pression des pneus tous les mois et on ne le fait pas dans 9 cas sur 10. La pression n'est pas correcte, c'est dangereux en cas de route pluvieuse, ça coûte plus cher aussi. Ils sont partis une trentaine de nageurs, de hockeyeurs belges ont pris la direction de Rio au Brésil, histoire de s'acclimater avant le début des Les Jeux olympiques, c'est dans 11 jours et nos athlètes sont fin prêts. Le journal de 13h avec vos Manu Delport. Bonjour. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Et d'abord, cette information cruciale à l'heure du dîner. Il faudra oublier à l'avenir les Giants, les Chicken Dips et les Magic Box. C'est la fin des 90.